De fait, en français. Maya l'abeille Il était une fois, au fin fond de la forêt, une ruche d'abeilles dans un arbre. C'était un jour important pour le monde à l'intérieur, car aujourd'hui est le jour de la naissance des bébés. Mais ceci est l'histoire de quelqu'un de spécial. Ah! Mes yeux me brûlent! Pourquoi c'est-il si noir ici? Waouh! C'est l'histoire de Maya l'abeille. Allez, viens, sors-les d'ici. Reste à ta place maintenant. Hmm. Nous allons t'appeler Maya. Hmm, Maya! Attendez, pourquoi Maya? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nom? Hum, euh, je... On m'avait dit que je devrais répondre à des questions. Hum, euh, eh bien, nous avons des noms pour que les autres puissent nous appeler, tu comprends Si je dis juste « Toi, l'abeille !» Hein Oui Quoi C'est à moi que tu parles <rire> Tu comprends pourquoi on a besoin de noms Oui, parce que nous sommes toutes semblables, mais toutes différentes « Oui, c'est absolument vrai !»« C'est une très bonne remarque, ça, Maya !»« Allons, les amis, suivez-moi dehors !»« Wow !» Maya était en admiration. C'était comme être dans un ballon brillant et doré. Toutes les abeilles étaient occupées par leur travail. Certaines nettoyaient les murs de la ruche, d'autres laissaient tomber du pollen dans quelque chose qui ressemblait à un diamant, D'autres marché simplement en ligne. Bon, maintenant, vous serez toutes assignées à travailler. Celles qui nettoient les murs sont les nettoyeuses. Ensuite, nous avons les abeilles collectrices, les abeilles ouvrières. Pourquoi devons-nous toutes travailler? Quel genre d'abeilles es-tu? Les abeilles ne posent pas de questions. Oh, ne sois pas si dure, Julianne. C'est juste une enfant. Maya, nous devons travailler, car si nous ne le faisons pas, Nous serons toutes très confuses et inutiles. Si les nettoyeuses ne nettoient pas, la ruche se salira. Si les abeilles collectrices ne collectent pas de nectar... C'est quoi le nectar Le miel est fabriqué à partir du nectar des fleurs. Là Tu les vois Ce sont les abeilles collectrices. Elles ramènent le nectar des fleurs et les ouvrières en font du miel. Les abeilles collectrices apportent le nectar des fleurs, mais comment portait-elle le nectar? Oh, ma chère enfant! Dans leur ventre à miel, bien sûr! Nous en avons tous un! Oh! Est-ce là que je sens la faim en ce moment? Oh! Pas du tout! Ça, c'est ton estomac! Si nous continuons à répondre à ces questions, nous serons coincés ici toute la journée. Pourquoi nous ne pouvons pas rester ici toute la journée? Les jours passèrent. Toutes les nouvelles abeilles avaient reçu différents emplois. Certaines devaient nettoyer la ruche de l'intérieur. Certaines devaient dégager les feuilles sèches à l'extérieur. Certaines recueillirent du nectar à partir des fleurs. Certaines devaient protéger la ruche contre les prédateurs. Tout le monde avait une place fixe. Sauf Maya. Elle voyait toujours les choses différemment. Lorsque tout le monde nettoyait les murs avec leurs mains, elle soufflait simplement sur les murs et réfléchissait au travail accompli. Et quand les abeilles marchaient en ligne... Pourquoi tu me déranges? Oh! Tout le monde craint de ne pas trouver ma place. Alors, j'essaye de voir si je peux marcher comme toi. Eh bien, tu le fais vraiment, vraiment, vraiment très mal. Euh... mais tu es toi et je suis moi. Comment puis-je marcher comme tu le fais Dis-moi, peux-tu marcher comme ça Ta -ta -ta -ta -ta -ta. Oh, bien sûr que je le peux Regarde <t 'en> Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire Tu me distrais Voyons, ma chère petite enfant, quel genre d'abeille es-tu donc Oh non, j'ai du retard sur les autres. Cassandra, l'abeille ouvrière, et même la reine elle-même ne pouvaient placer Maya nulle part. Elle regardait tout en admiration et posait beaucoup de questions. Qu'y a-t-il sur ta tête, la grosse abeille Mais tu ne peux pas parler comme ça à notre reine, voyons Oh, je suis désolé, votre majesté <rire> Dis-moi, Maya, pourquoi ne peux-tu pas travailler là où tu le veux Ah, euh, je ne sais pas. Tout le monde ici est toujours tellement occupé. il travaille travaille travaillent, travaillent Je ne suis pas heureuse quand je les vois Mais je me suis sentie heureuse ce jour-là quand je suis tombée de ce diamant et que j'ai volé et volé et que je suis partie Wouhou Mon rêve est de voler pour sortir et voir le monde Oh Oh mon Dieu De quoi parle-t-elle, cette jeune fille Rêvée Heureuse Quel genre d'abeille es-tu, Maya Les abeilles ne rêvent pas du tout Oh, votre majesté Pardonnez-moi, elle ne cherche pas le mal. J'ai essayé de la placer moi-même, mais elle continue de parler de sortir à l'extérieur. C'est peut-être ce qu'elle veut vraiment. C'est ce à quoi elle doit être bonne. Nous pouvons l'envoyer chercher du nectar peut-être. Eh bien, demandez à une abeille ce qu'elle veut être. <rire> c'est une première. Et c'est très déroutant, vous ne trouvez pas « Sachez que les abeilles sont assignées dès qu'elles sont hachurées, vous voyez Mais si cela est bon pour la ruche, ainsi soit-il. Elle est assez âgée pour être envoyée chercher du nectar. Entraînez-la bien et laissez-la sortir. »« Oui, votre majesté !» Et ainsi, Maya a pris tout sur les fleurs. Elle fut ensuite formée pour suivre l'essent d'abeilles. On l'avait averti à plusieurs reprises de ne jamais voler seul Et enfin, elle avait été prévenue des frelons. Les frelons étaient les ennemis jurés des abeilles. Ils essayaient toujours de voler le miel et de les blesser. Mais on peut les piquer s'ils nous font du mal, non? Oh! Les frelons deviennent plus intelligents, Maya. Ils portent des armures à chaque fois qu'ils nous attaquent. Seul leur cou peut être piqué, car ils ne portent pas de casque. Mais presque aucune abeille n'a réussi à piquer un frelon dans une guerre. Fais tout ce que tu peux pour ne pas les croiser, d'accord hmm, D'accord, entendu Maya fit ses adieux à Cassandra et partit avec les seins. C'était son premier voyage en dehors de la ruche. Au moment où elle sortit, Maya fut très impressionnée. Les arbres, les fougères, les fleurs. Oh! C'est tellement beau ici! Je peux bourdonner ici toute la journée. Chut! Nous sommes ici pour travailler, Maya, pas pour tourner en rond. Assure-toi que tu es toujours proche de l'essai. Mais Maya n'écoutait pas. Elle était occupée à profiter de son premier vol. Je c'est si brillant Oh, désolé! Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Salut Je suis Maya, l'abeille. Et toi Oh, toi aussi tu m'as l'air d'une abeille. Et tu es jolie, je dois dire. Oh, attends, est-ce que tu fais tout comme moi exprès hmm, C'est très méchant de ta part. Oh Tu me fais du mal Tu es vraiment très grossière Bien, bien, bien Regardez ce que nous avons ici Un humain déguisé en abeille D dé... Des... quoi Déguisé Ce qui signifie que tu es un humain sous les vêtements d'une abeille Mais... je suis une abeille Je ne suis pas un humain Et c'est aussi une abeille que tu vois là Mais très grossière à ce sujet C'est ton reflet, idiote Elle n'est pas impolie Tu es impolie avec toi-même Tout est dans ta tête, juste comme un humain Crois-moi, ils créent eux-mêmes la plupart de leurs problèmes Enfin bon Que fais-tu donc ici Oh Je suis impolie euh, Je m'appelle Maya Maya, Maya l'appelle la Je sais Je t'ai entendu quand tu t'es présenté à toi-même, juste avant. Oh, d'accord. En fait, euh, j'étais avec mon essein pour ramasser du miel. Oh, oh non Mon essein Je l'ai perdu Ils sont tous partis Attends une minute. Tu as perdu ton chemin pendant que tu étais avec ton essaim Quel jour d'abeille es-tu oh, Mais que vas-tu faire maintenant Oh, je ne sais pas. Je... je vais ramasser du nectar et je retrouverai mon chemin, je suppose. Eh bien, il y a un bon bouquet de fleurs juteuses juste là-bas. Tu peux essayer. Oh, waouh C'est tellement gentil de ta part de m'aider. Merci, monsieur le criquet. Merci. Eh bien, mon nom est peur Flip Hopper. Oh, bien sûr. Flip peur Je te remercie. Maya ramassa tout le miel possible et regagna sa maison. Elle vola à travers les grands arbres et les arbustes, et c'était un long chemin à parcourir. Ah, oh, je suis fatiguée. Peut-être que je peux me reposer quelque part Je pourrais continuer à voler plus tard. À ce moment-là, la petite Maya chercha une fleur. Oh, laisse-moi partir, laisse-moi partir <rire> Pas si vite, pas tu t'abaisse. « Ma va être si contente de moi <rire> !»« De nous De nous Elle va être si contente de nous Nous avons trouvé une petite abeille vraiment mignonne !»« Ne l'appelle pas mignonne, idiot Elle est notre ennemi, juré !»« Tu as raison Cette petite abeille moche aux yeux mignons <rire> !»« Allons, dépêchons-nous » Les frelons enfermèrent Maya dans une petite pièce. Maya eut très peur et elle essaya de s'enfuir. En vain. Euh... <rire> que dois-je faire maintenant? <rire> C'est un plan très secret, d'accord? Écoutez, nous allons donner à ces abeilles une leçon demain. Euh, je dois porter mon stylo rouge? Quoi? Non, pas cette leçon. Nous allons attaquer le rucheté demain. Soyez prêts. Oh. « Que faire de celles que nous avons attrapées ?»« Nous verrons quoi faire dès demain matin. Allez, allons aider les gardes maintenant !» Les frelons ne savaient pas que Maya écoutait leur plan. « Non Ils vont attaquer ma riche Non Je ne peux pas perdre espoir Je dois sauver toute ma famille !» Cette nuit-là, Maya ne put pas dormir. Elle n'arrêtait pas de chercher quoi faire ensuite puis j'arrêtais les frelons. Seul leur cou peut être piqué car ils ne portent pas de casque. Mais presque aucune abeille n'a réussi à piquer un frelon dans une guerre. Mais oui, j'ai compris! Au lever du soleil, un frelon vint dans la chambre de Maya. Euh, petite abeille! Attendez, où est-elle? Ah! ah! « Elle viendra à dire que je suis laide Je dois avertir la reine !» Maya vola aussi vite qu'elle le put et atteint sa ruche. Elle raconta l'incident à la reine. Oh « Oh Non Vite Alerte les gardes Nous devons être préparés !» La ruche était maintenant prête pour l'attaque. Quand les frelons arrivèrent, les abeilles les attaquèrent avec une énergie totale. Elles volèrent d'en haut pour mieux piquer les coups des frelons. Maya avait bien enseigné sa technique aux abeilles. Les frelons étaient tous confus et étourdis. Reculez Allons-nous en Ils s'enfuirent en un rien de temps. Nous avons gagné oui, oui, Nous, nous avons frelons. gagné <rire> Où allez-vous, les frelons Les abeilles frelons? sont les meilleurs les abeilles, <rire> sont, les meilleurs. Les abeilles <rire> sont les meilleurs Les abeilles sont les meilleurs Nous vous sommes tous très reconnaissantes, Maya. C'est ton courage et ton intelligence qui nous ont sauvés aujourd'hui Merci beaucoup. Ici, c'est chez moi. Je ferai tout pour protéger notre essaim madame. Oh, mon enfant, je suis vraiment si fière de toi. Dis-moi, que veux-tu devenir quand tu seras grande? Um, mm, je veux être professeur. Je veux parler à toutes les abeilles de mes expériences et leur apprendre à être leur genre d'abeille. Leur genre d'abeille Oui Tout le monde continue de me demander quelle sorte d'abeille êtes-vous Eh bien, je suis mon genre d'abeille Et en réalité, nous les sommes toutes Je veux être mon genre d'abeille aussi Ton genre d'abeille est ennuyeux Sois mon genre d'abeille plutôt <rire> « Eh bien, Maya, tu es une bonne enseignante à coup sûr. Et nous sommes heureuses que tu sois de retour, Maya. »